Le podcast auto est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 15 septembre 2015. J'espère que vous allez bien. Luc, désormais au micro. Et ce soir, on retourne un peu à nos habitudes. La semaine passée, j'avais une entrevue avec Sabrina Giacomini. Cette semaine, je retrouve deux de mes comparses. On va commencer par Martin Archambault, monsieur voiture électrique. Salut Martin. Salut les gars, ça va? Ça va bien, toi? Ça va Good, super oui. bien, merci. Puis on a monsieur Alouette, Jean-François oui? Beaulieu. Salut Jean-François. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ben oui. Donc messieurs ce soir euh, vous auriez, vous allez, vous avez deviné si Martin est là on va parler euh, voiture électrique. Donc on va passer à travers les nouvelles euh, dans le domaine de la voiture électrique puis euh, je vais terminer ça avec euh, finalement mon essai de la Kia Soul EV donc la Kia Soul entièrement électrique. J'attendais d'avoir ouais. Martin sur l'émission pour l'affaire parce que Martin est un fan de voiture électrique un peu comme moi. On aime aussi les voitures à essence parce que des fois, on n'a comme pas le choix. Mais euh, c'est ça. Mais on va vous parler de la Kia Soul et vie. Tranche de vie, euh, juste comme ça. Euh, la semaine passée, je suis tellement fier de moi. La semaine passée, j'ai pris ma livre pour aller chez mon père à Mirabel. fait qu'on est parti de la région de Valleyfield puis on est descendu à Mirabel avec la livre. C'était notre plus grand voyage en voiture électrique depuis que je l'ai. Puis ça s'est super bien passé. chargé sur le 110 chez mon père pour leur donner un petit boost à, à, notre, à notre Leaf euh, pour s'en revenir. Après ça, on a arrêté manger un petit heure dans un restaurant. J'ai trouvé une borne de recharge circuit électrique. Je, je me suis donné un autre petit boost là, puis je me suis rendu jusqu'à la maison. Ça s'est fait d'une manière euh, presque inespérée comment bien ça l'a été. Ça a été super agréable. On n'a pas pollué, puis ça a coûté... Euh, quelques dollars <rire> au lieu de coûter des dizaines de dollars ça a coûté peut-être trois pièces aller faire un tour chez mon père et j'ai trouvé ça ben fun c'est une première mais c'est sûrement pas une dernière ah oh, il y a moyen d'aller assez loin quand on on planifie nos affaires puis on on se on, on voit un peu les euh, le, notre itinéraire comme euh, faisant partie de la Autrement dit, le déplacement fait partie de la beauté du voyage aussi. C'est un peu comme les gens qui font de la moto ou du vélo. Tu sais, C'est plus le fun voyager parce que tu as l'impression d'être un peu plus dans la nature. Ben, moi, je suis un peu la même affaire. Je descends à l'occasion au Vermont, puis euh, je pars de chez nous. sur la rive sud de Montréal. Là, donc, euh, j'arrive aux douanes. J'ai à peu près à moitié du chemin de fête. Euh, juste avant les douanes, à euh, Noyant, j'arrête prendre un petit euh, un soin, un, mon dîner ou… Euh, Le, le, le déjeuner, là, souvent je pars tôt le matin donc euh, c'est le déjeuner, j'arrête à une heure et demie à peu près le temps de, de déjeuner puis de profiter, il y a un parc là la, la borne est dans un parc c'est super relax, puis ça me donne juste ce petit beau ce qu'il faut pour me rendre à Burlington puis euh, de là, il y a de la, de la borne en masse pour recharger, donc euh, ouais. aller-retour au Vermont, ça coûte euh, quelque chose comme deux pièces et demie ouais, c'est ça c'est ça ouais. qui est le fun est juste, ça demande juste plus de planification donc là c'était ma première fois la prochaine fois j'ai une autre, un autre itinéraire euh, à la place c'est que je vais probablement arrêter dans une borne pour charger avant de me rendre chez mon père, donc en m'en allant pour pouvoir m'en revenir d'une traite mais ça c'est super bien fait, fait qu'il y un petit peu de planification c'est le fun, c'est sûr c'est pas hyper loin là. en tout c'est à peu près 170 km aller-retour Euh, dans ce coin-là là, là en c'est quand même pas si loin que ça mais la livre il faut quand même 150 km théoriques là ça dépendent de ta conduite ça monte ça descend mais ça c'est ça c'est super bien fait on, on a trouvé ça bien drôle écouter de la musique en s'en allant puis on avait du fun fait que c'est dans une voiture qui fait pas de bruit on, on sent un peu comme Radisson qui a traversé une partie du Canada dans un canot d'écorce <rire> on est à peu près des, des pionniers on on un peu puis les euh... Les bornes euh, se multiplient tranquillement pas vite, fait que le, le nombre de, de, de spots où on peut arrêter pour se recharger euh, augmente d'un voyage à l'autre, ce qui fait que dans un an ou deux, on va reparler de ça, puis euh, on va se dire, te souviens-tu dans le temps où il fallait planifier de façon euh, aussi spéciale nos déplacements avec les véhicules électriques, mais c'est voie à changer justement dans les sujets que j'avais vous parlé d'aujourd'hui, on va parler d'un paquet de trucs… Euh, J'avais un premier sujet, si tu permets. Oui, euh, vas-y, qui va être offerte dans une nouvelle palette de couleurs. Euh, plus monochrome, en fait. On est habitué de voir en deux tons. là euh, Il y a un modèle noir qu'ils qui, qu appellent noir fluide. C'est toujours euh, romantique, des noms de couleurs d'auto ou de <rire> peinture. <rire> ouais. Ça s'ajoute à la gamme des deux tons qu'on qu est habitué de voir depuis 2014, depuis l'introduction de, de la i3. Euh, ça lui donne un look... Euh, Je vous dirais un, un peu plus traditionnel tu en deux tons à sort du lot un peu hein, en couleur plus en, semblable il y a encore un peu de bleu il y a des lignes bleues dessus mais le toit puis le le, le, le, le haut de la voiture est de la même couleur que le reste de la carrosserie là donc euh, c'est un peu plus euh, mainstream comme look de voiture mais c'est drôle parce que j'en ai croisé une aujourd'hui puis on dirait à chaque fois j'en croise une elle est orange avec le, le capot noir <rire> je sais pas si c'était la couleur disponible, puis tout le monde a acheté orange avec le capot noir, là, mais tu les reconnais. Tu vois une voiture orange s'en qui a l'air d'un cube un peu et tu dis hey, « c'est une C'est <rire> <rire> sûr. sûr. Là, avec des couleurs unies, en tout cas, c'est une question de goût, remarquez bien. Il y a des gens qui aiment beaucoup les euh, le deux tons. là Moi, personnellement, et c'est vraiment très personnel, je ne suis pas très grand fan d'avoir une voiture d'une couleur avec le capot le Le, le le toit de la voiture d'une autre couleur mais enfin sauf que tu dans, dans la gamme de voitures qu'on est habitué de voir de BMW là tu sais qui ont des noirs euh, luisants euh, impeccables tu sais des des couleurs un peu plus euh, euh sobre. au sobre puis puis un allure haut de gamme je dirais là, tu sais quand tu regardes une, une BMW euh, je trouve ça cool ça ça, ça se rapproche plus de l'image de la marque je trouve que dans deux tons mais c'est bien personnel c'est des couleurs fait que c'est une question de goût ça la même voiture ça la même bagnole en dessous ouais, c'est ça mmh. si on parle de nouveauté pour les véhicules euh, électriques ben la confirmation de la batterie à 30 kW pour la Leaf et, euh, a été euh, donné par Nissan. Donc, on a eu la confirmation euh, par l'intermédiaire de Nissan Canada. Euh, et les changements aussi qui vont être importants en 2016 euh, aux euh, déclinaisons de la Leaf, là, soit la S, la SL et la SV. Donc, il y a des petits changements qui s'en viennent euh, pour 2016 avant les gros changements là, qui, eux, sont un peu plus euh, de l'ordre de, de l'hypothèse jusqu'à date pour 2017. Mais pour 2016, on est assez fixé. Donc, euh, on parle de changements assez intéressants, entre autres, l'ajout du port de recharge rapide de série pour la S. Bon. Ce qui, en mon sens, est une excellente idée. Pour le prix que, que... ça doit coûter de plus. Ça Exactement. Avoir... Parce que ça fait la différence entre pouvoir ou ne pas pouvoir prendre son auto pour aller un peu plus loin que les 150 km d'autonomie de la voiture dans un délai raisonnable, bien entendu. Ouais. Donc ça, ça devient intéressant. Ça va être de série sur la S. Il y a aussi l'ajout des jantes et des pneus de 17 pouces sur la SV. On sait qu'avant, c'était juste sur la SL qu'on avait euh, les pneus de 17 pouces. Maintenant, ça va être euh, sur la SV et tout. Euh... Ensuite, euh, il va y avoir on, dans la S en plus de pas avoir le la porte de recharge, on est sur les modèles actuels, on n'avait pas non plus euh, le système de navigation intégré. Il va en avoir un sur la S mais différent de sur la SL et la SV, ça va être un écran couleur euh, 5 pouces avec euh, fonctionnalité pour se connecter sur un téléphone intelligent euh, nommé le Nissan Connect. Alors que sur les SL et les SV, on va avoir plutôt un écran couleur de 7 pouces. Et il y a des changements dans les couleurs. Donc, on a une disparition du euh, rouge Cayenne qu'on voit souvent, du blanc glacier et du ciel bleu. remplacé par bleu nacré et rouge couli Quand je vous parlais de poésie tantôt, on est encore là-dedans. Oui, on parle des mêmes couleurs renommées ou on parle vraiment d'un rouge plus euh, C'est excellente pompier. question. Euh, L'hiver passé, euh, j'étais à l'usine de Yokohama Japon de Nissan et on y a, sur place, il y avait des couleurs différentes qu'on n'avait pas ici qui, eux, euh, c'était l'anniversaire de, de Nissan là, au Japon. là En fait, bien... peu importe où c'était l'anniversaire de Nissan, puis pour fêter l'anniversaire de Nissan, sur certains modèles de voitures, ils ont sorti des éditions spéciales et au Japon, ils ont sorti des euh, une édition spéciale des Leaf avec des couleurs euh, différentes qui étaient à l'époque que disponible là-bas. Il y avait entre autres un rouge beaucoup plus euh, rouge euh, pompier, je dirais là, okay. et euh, un bleu euh, plus foncé. Euh, beaucoup plus foncé en fait. Et euh, je me demande si c'est pas ces couleurs-là qui nous sortent ici avec euh, des noms poétiques. Là. Ça serait-tu l'espèce de bleu qu'on retrouve sur le CX-3 présentement? Euh... Il y avait des masques de 3 avec ce ouais, bleu à un moment ben, donné? Oui, c'est effectivement très proche de ça. OK. Ouais. okay, okay. Ouais, faudrait, je regarde dans mes archives, j'avais pris des photos euh, dans le showroom. Euh, je pourrais vous les montrer. Il y avait aussi... Euh, un gris, mais gris pâle, pâle, pâle, là, entre le blanc et le gris foncé qu'on a actuellement, là, un gris un petit peu plus pâle. Un, dit, blanc sale. Ouais, un blanc <rire> sale. Oui, un blanc sale. Salut. Salut. Oui, c'est ça. OK. Et, et euh, tout ça pour dire que la, la confirmation également dans les changements de la batterie de 30 kW qui va devenir standard les modèles SV et SL, la modèle S, lui, va garder euh, la batterie de 24 kW. Chargeur, le, le S, gardes-tu 3.3 ou elle tombe au 6 kWh pour le oh, chargeur? C'est une excellente question. On, okay. que je n'ai bon. pas l'information, donc je ne m'envoie pas là-dessus. Bon. Euh, je n'en ai aucune espèce d'idée. Mais effectivement, ça pourrait être une bonne idée de passer au 6.6. Euh, là Puis Si euh, vous avez déjà fait l'essai d'un 3.3 et d'un 6.6… Euh, ça fait la différence des fois entre pouvoir repartir et puis pas pouvoir repartir dans les délais voulus là c'est c'est une bonne différence sur la vitesse de charge c'est presque Donc, le double Oui, c'est très intéressant. Ben, maintenant, les prix sont pas sont, sont pas encore sortis, ça devrait rester assez semblable, peut-être un petit peu plus élevé, euh, à, à, puis c'est dû pas nécessairement aux améliorations, mais il y a aussi à la faiblesse du dollar canadien qui impacte là-dedans, là. Ouais. mais euh, les, euh, les documents officiels devraient commencer à circuler, mais euh, la veille qu'on a eu la confirmation de Nissan, donc on peut vous l'annoncer euh, en primeur euh, sur le podcast Auto. C'est bon. Euh, y a-tu d'autres choses? le C'est quoi l'autonomie annoncée avec la nouvelle batterie? Nissan, s'est-tu lancé là-dedans ou ils n'en ont pas parlé? Euh, ben, en, ouais, en fait, ils parlent en pourcentage. Ils ne parlent pas en, en termes de kilomètres. Il faut au, toujours se rappeler que Nissan avait lancé la Leaf euh, à, à l'origine en parlant d'un 160 km d'autonomie. Ensuite de ça, ils ont été... Euh, rabrouer un peu puis ont été obligés d'ajuster leur autonomie en respectant les euh, les normes, ce qui étaient pas tellement avantageux pour eux compte tenu que à l'époque du moins sur les anciens véhicules on avait l'option pour charger la, voie, la le véhicule à 80 puis à 100 de charge donc effectivement si tu chargeais à 80 ça te donnait pas la même autonomie qu'à 100 là j'ai mm -hmm. entendu euh, ils ont enlevé depuis le l'option de recharge à 80 ils ont revu un peu leurs estimations de distance et de clométrage à la baisse pour être un peu plus réaliste de conditions de route normales. Là, on parle d'une vingtaine de, de pourcents d'autonomie supplémentaire donnée par rapport à la, la batterie de 30 kWh, par rapport à la 24 kWh. Dans les faits, d'après moi, si on regarde à peu près ce qu'on a aujourd'hui, moi… Je fais grosso modo là, sur euh, à peu près six mois de l'année, euh, assez facilement 150 km avec la mienne, avec le type de conduite puis de parcours que je fais. Donc, j'imagine que on va se ramasser peut-être avec une trentaine de kilomètres euh, supplémentaires ou quelque chose du genre d'autonomie, peut-être 20, 20, 30 km de plus. C'est symbolique, en fait. Là, je ne pense pas que… Si tu as le choix entre la 24 puis la 30, c'est certain que la 30 est plus attrayante. Là, pour le même prix, je vais la prendre n'importe quand, mais je suis pas certain que c'est euh, si je fais partie de la tranche des gens qui trouvent que l'autonomie des véhicules électriques est pas assez grande, je pense pas que c'est cette amélioration-là qui va faire un marqueur important dans le, le déclencheur pour l'achat ou pas l'achat. Je pense que quand on va dépasser facilement les 200 euh, km d'autonomie pour une première vague puis 300 km d'autonomie en deuxième vague, je pense que c'est plus là que sont les déclencheurs. en char psychologique pour les gens. Ouais. Quoi qu'il en soit, journée froide d'hiver, euh, chaufferette qui roule dans le tapis, distance un peu plus grande euh, à parcourir que prévu. Ce seront sûrement quelques dizaines de kilomètres supplémentaires pour, euh, pour lesquels on sera bien content de les avoir quand on, on aura ce... c'est un modèle de véhicule avec ces, cette batterie là. Non, ça peut juste faire la différence entre tu décider de mettre ton air climatisé ou de pas mettre ton air climatisé en allant à la caque part. Exact, t'sais. exact. Tu sais c'est pas, pas négligeable. Non, non, c'est bon, euh, c'est petit pas, petit pas, on, on peut, se prépare monsieur. pour euh, 2017-2018 avec la prochaine leaf qui devrait être beaucoup mieux. Mais bon, Oui, c'est ce qui est prévu. Donc, euh, maintenant, quand on débarque des euh, modèles de voitures à prix raisonnable et qu'on tombe dans le prix un peu moins raisonnable, il y a des pas qui se font un peu plus grands, bien entendu, parce que les souviennent avec. Donc, euh, Tesla vient euh, d'annoncer qu'elle offre un nouveau kit de batterie pour la Roadster 3.0 avec une autonomie euh, qui serait aux entours de 530 km On commence à parler. On ouais. commence à parler, mais euh, on, on parle d'un remplacement de batterie qui coûte 29000 dollars. Donc euh, oui, euh, j'ai oui, eu à peu près la même réaction. Donc évidemment, euh, c'est on parle de 35 de plus d'autonomie que le kit de batterie actuel qui a 394 km. Donc, on parle d'à peu près 530 km euh, au total. Puis, sur les euh, 2500 Roadster qui ont été construites de 2008 à 2012, il y en a 2000 à peu près qui sont des voitures euh, version 2.0 2.5, donc sont qui sont de génération capable d'accepter cette nouvelle batterie-là. Donc, les toutes premières générations de Roadster ne seraient pas compatibles avec cette batterie-là. Mais les 2000 euh, dernières construites sur 2500, c'est quand même une majorité, là, ouais. euh, sont capables d'accepter cette batterie-là. Ça vient-tu c'est tu le tu le kit de batterie qu'il y avait eu un un communiqué peut-être l'un an pour les propriétaires de Roadster qui avait dit qu qui travaillait sur un kit c'est-tu ça là, ou C'est oui, c'est okay. l'aboutissement de tout okay. ça. c'est bon. euh, des batteries qui utilisent un, un, un type de cellule avec une densité d'énergie 30% supérieure à celle de la Roadster d'origine puis euh, elle va être intégrée au dernier modèle S et modèle X euh, okay. également. Euh, donc c'est une batterie euh, qui a une capacité de 40 euh, 40 qui ont capacité de 53 kWh environ 74 kWh puis euh, elle est un peu plus lourde que l'ancienne euh, elle, elle est plus elle est plus performante mais elle est plus lourde aussi là. Donc euh, il y aurait euh, d'autres changements aussi euh, apportés là technologiques apportés dans la batterie pour lequel on a un peu moins d'informations. fait que si on a beaucoup de beaucoup de sous et puis qu'on a un Roadster euh, c'est une option qui est disponible de faire un swap de batterie pour ce prix là euh, évidemment j'imagine que quand on a les moyens de s'affrir euh, Une Roadster, on n'a pas été moyen de s'offrir le, le swap de batterie à 29 000. Ouais, la Roadster était populaire euh, la, la crème de la crème d'Hollywood à un moment donné. mais Il y en avait quelques acteurs qui s'en étaient procurés une. aux okay. autres, ça sera pas un problème. Là. Je pense que Leonardo DiCaprio en a une. Je ne me rappelle pas, pas voir, si George lui. Clooney en a pas une aussi. Là. Eux autres, ça sera pas un problème. Oui. Euh, ils vont faire une annonce de ketchup à quelque part puis ils vont pouvoir se le payer facile, mais euh, pour le commun des mortels, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais quelqu'un qui pensait peut-être la changer parce que l'autonomie était peut-être limite, puis, euh, au lieu de s'acheter une Model S, il va peut-être juste dire « je l'aime à Roadster puis... » tu changes le kit de batterie dedans ou quelque chose comme ça c'est rendu un roster aujourd'hui c'est presque un item de collection un Tesla roster il y en a pas puis ah, essayer es de trouver ceux usagés ça, usagé, ça c'est inexistant ouais, faut, faut, faut pas penser ça comme euh, les autres voitures électriques sont des voitures euh, Euh, standard de masse. c'est la, la Roadster, c'est un peu comme un modèle de collection que certaines euh, autres compagnies de voitures à essence pourraient sortir, euh, par exemple. Donc, euh, on a des gens qui s'achètent des voitures euh, qui coûtent une fortune et qui vont mettre au fil des années encore une fortune dedans pour la modifier, l'améliorer, etc. C'est un peu dans... faut le voir un peu avec cet oeil-là, je pense. Là. Quand tu as une Roadster, tu as un véhicule particulier qui est pas juste parce qu'il est électrique puis euh, il est de luxe, il est aussi euh, dans le cas de la Roadster c'est un modèle je pense de collection, tu le dis je pense c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, fait que les gens l'achètent avec un, un esprit particulier puis dans ce sens-là ben ils peuvent mettre des sommes qu'on pourrait juger de déraisonnables mmh. dedans puis euh, S'ils ouais. sont heureux, nous le sommes nous le serons aussi. C'est bon, c'est bon Roadster, c'est une, une, ouais. une Lotus avec un moteur électrique dedans. C'est c'est pas là, c'est pas là du tout. C'est bien bon. le Roadster là, bon, grossièrement c'est à peu près le modalité de la voiture électrique C'est ce qui a fait que beaucoup de constructeurs se sont dit euh, ben on aura pas le choix comme oui, il y avait le EV1 là de GM qui a disparu soudainement là, mais tu sais quand Elon Musk est arrivé avec ça, oui, il y a eu des problèmes de développement avec la, la Roadster, la la, la la Tesla Roadster puis tout ça, mais un coup que ça a sorti puis, Qui, le monde a vu ce que ça pouvait faire. c'était comme Ça un peu révolutionné. C'est un peu ce ouais. qui est parti, ce qu'on connaît aujourd'hui, de la voiture électrique. Là. Tout à fait. Moi, je pense qu'avant de sortir un véhicule de masse, là même si euh, on parle de la Tesla standard, la modèle S, c'est quand même à petite échelle, comparativement à man certains manufacturiers de voitures à essence. Ouais. Mais c'est quand même une voiture de masse. La, le modèle S a été... Euh, construite et pensée pour être capable de la distribuer comme n'importe quelle autre voiture à essence alors que la Roadster a été c'était plus un prototype de départ qui a permis de mettre la table, d'attirer l'attention, de dire waouh, il y a moins faire quelque chose d'écérant autant au niveau du look que de la performance. Puis après ça une fois que le focus est sa compagnie ben on peut se retourner puis mettre en place une mise en marché de véhicules plus accessible si un modèle S est un véhicule accessible ça c'est un, un tout autre débat. Mais plus le modèle 3 Oui, c'est ça, ça. Ça aussi, ça s'en vient. Bon, euh, un petit dernier sujet, euh, peut-être juste attirer l'attention de nos auditeurs qu'on a une semaine assez importante qui s'en vient, la semaine du 12 au 20 septembre 2015, partout en Amérique du Nord, euh, c'est le National Drive Electric Week. On voit ça souvent sous l'acronyme NDEW, National Drive Electric Week, donc la semaine... Euh, Des, des véhicules électriques et c'est euh, comme ça partout en Amérique du Nord ici et aussi au Canada, c'est supporté par euh, Mobilité électrique Canada puis ça le pour but de mettre en valeur là, les avantages des véhicules électriques, des véhicules hybrides rechargeables. Donc, il y a un paquet d'activités d'organiser un peu partout puis c'est organisé en partenariat avec les organismes et euh, les associations un peu plus locales qui mettent en place des activités Dans le cadre de cette semaine-là, donc évidemment, nous ici au Québec, l'AVEC, on participe en organisant, comme on le fait d'ailleurs très souvent au cours de l'année, des euh, événements qui permettent aux gens de revoir les véhicules, les essayer, faire des essais routiers, poser des questions, euh, démystifier un peu ce que c'est, ce que ça peut faire, ce que ça peut pas encore faire, ce que ça va bientôt faire. Combien ça coûte? C'est-tu vraiment plus cher, pas plus cher? ça C'est-tu adapté euh, au type de vie ou de distance que les, euh, les futurs euh, consommateurs font de façon journalière, etc., etc. Donc, c'est euh, c'est un, un une semaine où il va y avoir beaucoup d'effervescence. Donc, vous risquez de voir euh, du dos au vin, beaucoup de publicité, de, de, de reportages. des reportages radio qui vont euh, traiter du sujet de peut-être de, de... Des, des petites chroniques à la télévision, des publicités sur Internet, ou en tout cas, vous allez sentir l'effervescence, c'est normal, c'est une semaine où il se passe beaucoup de choses. Donc, euh, si vous voulez avoir un peu d'informations sur ce qui se passe dans votre coin, ou en tout cas au Québec, je vous conseille de venir euh, jeter un petit coup d'œil sur le site de la vec on a un calendrier des événements, là, un bouton calendrier en haut à droite, et vous avez euh, l'ensemble des activités qui sont là, et particulièrement celles qui se font dans le cadre de, de ces activités-là, donc euh, vous pouvez y jeter un coup d'œil, puis voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans votre coin. Alors, voilà mon cher ami, euh, je brûle d'impatience d'écouter ta, ton appréciation de la Soul. La Soul électrique. ouais j'ai fait l'essai de la Soul électrique un peu plus tôt euh, cette année, ça faisait quand même un petit bout de temps que j'achalais les gens de chez Kia pour en avoir, pour euh, pouvoir l'avoir, mais c'est euh, un véhicule qui était en demande, il n'y en a pas. Euh, des tonnes non plus de disponible pour euh, la flotte de presse on peut dire euh, souvent ben, quand il y avait un événement ou quelque chose comme sau qui avait besoin pour aller promouvoir l'événement euh, avec la saule électrique qui avait dans la dans la flotte à montréal donc euh, ça a pris un petit peu de temps mais euh, j'étais très très satisfait quand j'ai réussi à mettre mettre la patte dessus, comme on pourrait dire. Euh, donc, la Soul, vous la connaissez. C'est exactement la même voiture qui y a euh, un peu partout. On en voit pas mal sur routes, euh, pas nécessairement des électriques, quoi que j'en ai croisé une aujourd'hui en revenant de, de travailler. Euh, même que je pensais que c'était ma voiture de presse que j'avais eu était bleue avec le toit blanche. Toi qui parlais des voitures de luthon tantôt. La, la Soul, euh, bon, pour, pour 2016, il y a un nouveau modèle qui est gris titane, qui est vraiment euh, d'une un, seule couleur, puis il y a même disponible avec un toit panoramique, euh, un toit ouvrant panoramique, là, ce qui est une nouveauté pour une voiture électrique. À part la, la Smart euh, électrique, il n'y a aucune voiture qui est euh, bon convertible ou avec un toit ouvrant. La Smart électrique euh, est même convertible, là. mais euh, c'est une rareté. Donc, euh, bon il y avait certaines couleurs de disponible pour la, la Soul électrique euh, limitée, puis là on en rajoute une nouvelle cette année, puis elle va passer un peu plus inaperçue. Euh, parce que bon gris c'est gris là euh, c'est quand même possible quoi qu'il y avait une noire et rouge aussi qui était qui était très jolie. Euh, la mienne était bleu euh, un peu bleu foncé avec le toit blanc. Il y en a aussi une blanche avec un bleu un peu plus pâle, un peu bleu plus bleu ciel là, c'est à peu près les couleurs qui étaient disponibles pour ce voiture là. Mais côté voiture là, c'est exactement le même espace de chargement, le même espace à l'intérieur que la voiture à essence. Bon Euh, aspect extérieur, comme je vous en parlais, c'est vraiment par les couleurs qu'on va la reconnaître aussi, par le fait que bon il n'y a pas d'échappement. <rire> c'est un des avantages une voiture électrique. Il euh, y a aussi le devant, vous allez reconnaître, euh, au lieu d'avoir la, la calandre normale, on a le port de chargement qui est en avant, un peu comme une Leaf, sauf euh, le système de la Leaf Ce qui est bien, c'est que la porte lève vers le haut. L'autre, elle glisse vers le côté. Donc, elle glisse du côté conducteur au côté passager. Euh, la Leaf, si vous oubliez de fermer votre port de recharge, l'espèce de petite porte orange qu'on a sur la Leaf... La porte euh, la porte de recharge se ferme quand même. Dans la saule, c'est pas le cas. Dans la saule, il faut vraiment penser de fermer la petite porte de recharge. Sinon, euh, le système ne se referme pas. Euh, j'ai trouvé C'est le... mécanique? C'est la, la, la porte extérieure à côté dessus? Oui, c'est ouais, ça. Quand on referme la, la porte par-dessus de, de recharge, ça vient à côté dessus. Il n'y a pas assez d'espace entre euh, la porte et la petite porte orange là, qui cache le, le port de recharge. Okay. donc euh, donc c'est ça mais bon, pour le c'est un détail euh, pour la recharge, c'est très bien j'aime ça le, le fait d'avoir la porte de recharge en avant euh, la Volt, puis beaucoup de voitures, c'est sur le côté je trouve ça un peu plus fatiguant parce qu'il faut que tu positionnes, dépendant la borne il faut que tu positionnes ton auto peut-être différemment pour pouvoir la brancher comme il faut Moi chez nous ça va très bien. J'arrive j'avance la voiture, ma borne est là euh, puis quand la porte est en avant, j'ai juste à ouvrir la porte puis la brancher directement. Sinon il faut que je fasse un peu le tour, je trouve ça un peu plus un peu plus tannant mais la seule comme la comme la l'île font la, la porte en avant j'ai trouvé ça euh, bien euh, pour le reste les jantes euh, c'est pas vraiment mon type de jante après la la Soul, euh, électrique ça me fait un peu penser euh, aux premières jantes qui avait sur les euh, Kia Optima euh, ça a l'air un peu d'une râpe à fromage là c'est vraiment comme 5 5 trous mais le reste est vraiment plein fait que c'est c'est Tu sais c'est pas une, une jante qui est qui est vraiment travaillée avec des br des, des brins minces puis tu sais une belle jante sport là euh, celle que j'avais c'était vraiment comme une jante blanche presque plein ça ressemble ça ressemble presque à un, juste un enjoliveur mais c'est vraiment quand même une roue c'est pas c'est un mag comme on appelle c'est pas euh, c'est pas juste un enjoliveur mais ça a presque l'air de ça mais c'est c'est pas le mais c'est pas mes c'est pas mes jantes préférées mais euh, pour le reste Bon ben on a la même chose, j'avais les rétroviseurs qui se ferment tout seuls chez Kia, c'est une mode quand vous avez un véhicule un peu un peu équipé, les rétroviseurs électriques se rec un peu comme les voitures de luxe se rec cache pour euh, au cas où quelqu'un passerait trop près pour les arracher. Euh, côté Ben c'est la même chose. Le Ion s'ouvre quand même grand, il y a beaucoup d'espace dans ben, beaucoup d'espace, il y a, il y a de, un espace suffisant dans le coffre, c'est pas un coffre qui est hyper grand si je compare le coffre à celui d'une Leaf, sans baisser les sièges. Là. Il y a plus d'espace, en général, dans le coffre d'une Leaf. Mais euh, le, le sol est quand même très accessible parce que la, le coffre est quand même assez haut. Donc, on peut juste déposer les choses dedans. On peut comme de redescendre, comme dans une livre, c'est plus creux. Une, une saule, c'est plus droit. Puis quand on baisse les sièges, on a vraiment comme un plancher plat. Euh, on n'a pas comme la leaf un petit un espèce de petite bosse. Puis après ça, on a le plat. C'est vraiment un plancher plat tout le long. On perd pas d'espace à cause des batteries. Euh, les batteries sont vraiment bien positionnées. Le nouveau saule, qui a été refait euh, il y a quelques années parce qu'il y, y a deux générations de Soul euh, a été pensé pour être une voiture électrique, donc les les batteries sont bien placées, euh, on perd pas d'espace du tout dans la voiture pour euh, pour les batteries euh, fait que c'est euh, quand même très bien puis le Soul, on aime ou on aime pas là, moi j'aime le look du Soul, je trouve c'est une petite voiture qui est C'est c'est c'est cute, c'est joli, c'est euh, ça a presque l'air d'un petit camion mais la conduite est, est vraiment le fun. Euh, Puis il y a des gens euh, comme comme ma conjointe qui le regarde et ont juste le goût de ça souvent courant, il aime pas. Il y a du monde qui déteste le look, il y en a qui adore le look. Moi je le trouve joli. Euh, ma femme côté look, elle avait haute que la voiture quitte le l'entrée le, <rire> parce qu'elle aimait pas ça, mais côté conduite, elle a trouvé correct, mais juste le regarder le soul, elle l'aime pas. Ça, le soul c'est ça. un saule à essence ou un saule électrique, les gens vont le regarder, puis ils vont le détester ou ils vont l'adorer. C'est rare que tu écoutes ça à C'est ça. C'est propre, je pense, aux véhicules qui sont carrés. Les cubes, tout ce qui a tendance à être très carré, tu as quand une partie du monde qui aime ça, puis une autre partie qui sont pas capables. puis Généralement, ceux qui aiment pas les cubes n'aiment pas les saules, toutes les voitures de cette acabite-là. Si moi j'aime le saule, le cube, je suis pas capable. Mais mais bon, toi Jean-François, ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Qu'est-ce okay. qui est correct J'aime pas ça. Euh, c est, c est, non, ça marche pas. Non, c'est bon. Euh, fait c'est ça, il y a deux versions du Soul, il y a le Soul Ivy régulier, et le Soul Ivy euh Lux. Euh, le Lux va vous donner euh, le port de recharge rapide. C'est c'est vraiment euh, c'est vraiment plus ça euh, puis je pense un petit peu plus de technologie à l'intérieur, mais il y a pas vraiment grand-chose, c'est vraiment le port de recharge rapide qui est euh, qui est le, le, le gros plus. Sur un, un, sur le Soul Luxe. Donc, si vous voulez, comme on parlait tantôt, euh, la, Leaf, euh, la S allait avoir le port de recharge rapide, ce qui est un gros plus dans le futur. Si vous pensez vous acheter une voiture électrique, Soul y compris, je vous conseille d'aller vous chercher un Luxe parce que le port de recharge rapide, un jour, va vous servir. puis le jour vous allez pas l'avoir, puis vous pourriez vous en servir, vous allez le regretter. Fait que c'est peut-être bon de dépenser un petit peu plus à l'achat, <coughs> puis de voir ça comme un achat qui va être plus, euh, qui va être bon à long terme. Euh, à l'intérieur, on a un équipement complet. Euh, moi, j'avais l'extérieur bleu, l'intérieur beige, donc c'était joli, ça faisait une belle combinaison. Euh, bon, siège chauffant en tissu, j'avais la connectivité Bluetooth, caméra de recul, navigation et tout ça. Euh, J'ai eu aucun problème, juste le showsonné avec le le système de de système Uvo de de Kioy, il y a juste sonné arrêté de marcher, je pense qu'il a rebooté ou il joue à puis de musique ou j'ai éteint l'auto, j'ai reparti puis tout est revenu, c'est arrivé juste une fois euh, mais à date les, le système Uvo de de Kioy, je l'ai essayé dans plein de véhicules. Fonctionne très bien, j'ai jamais eu aucun problème avec, c'est la seule fois que j'avais un problème avec euh, okay. avec ça. Que, mais pour le reste, c'est facile à utiliser, l'écran est belle, euh, connecter un téléphone Bluetooth ou une tablette pour écouter de la musique et tout ça, ça fonctionne bien. La navigation euh, fonctionne très bien aussi, aucun problème. Euh, ce que j'ai trouvé encore un peu bizarre, puis ça, faudrait que certains constructeurs, peut-être, commencent à changer ça. Euh, j'ai connu ça dans la Ford Focus électrique, dans la Kia Soul électrique, dans... le bon la, la la Nissan Leaf aussi mais ça ça a plus d'allure quand on fait une recherche de bornes de recharge dans le système de navigation tout ce qu'on voit c'est des concessionnaires Nissan. Oh bois OK. <rire> c'est fort parce ouais. qu'il était longtemps que même dans les Nissan Leaf on voyait pas les concessionnaires Nissan. Ouais, mais euh, je me promenais là, dans le bout du dans, dans le bout du travail là, puis, là je regardais puis c'est bornes de recharge la plus proche les Nissan. euh tel tel autre concessionnaire à Nissan, tel autre concessionnaire à Nissan. Là, je sais si, peut-tu d'en avoir ailleurs aussi. Fait juste, c'est sûr que le, le Soul, le Soul électrique comparativement à la Leaf est vendu dans moins de concessionnaires. Donc, il y a vraiment certains concessionnaires qui sont euh, habilités à vendre la Soul, c'est sûr. Peut-être si je vais proche le un de ces concessionnaires là, il va apparaître sur le GPS pour me dire tu peux aller charger là. Mais tu sais Ce serait le fun d'avoir d'autres choses que juste une liste de concessionnaires Nissan. Euh, Peut-être qui devrait s'associer avec euh, une compagnie comme PlugShare ou, pour avoir plus de bornes autres, voir les bornes de circuit électrique. Puis, toutes ces bornes-là, à date, à ce que je sache, il n'y a aucun constructeur qui manque les bornes de circuit électrique, les bornes de, de réseau vert, les bornes de Azra. T'sais, ils devrait peut-être travailler un peu ensemble pour que ça apparaisse dans le GPS de la voiture aussi, et pas juste sur ta tablette ou sur ton téléphone intelligent, mais bon, ça c'est autre chose, mais tu sais, il y a un petit manque de ce côté-là, mais bon c'est un, un détail, là. quand tu fais toujours le même trajet, tu sais où sont les bornes à un moment donné quand tu en as besoin une, tu l'as spoté d'avance puis tu sais où ce que tu vas aller. euh bon, la la soul, côté qui euh, intérieur aussi euh volant chauffant siège chauffant ça j'en ai parlé euh, tous les cadrans sont numériques il y pas il plus de il a pas de cadran avec une aiguille Euh, dans ça, donc d'un autre côté on a bon, le cadran de vitesse et tout ça, de l'autre côté c'est vraiment la batterie, l'autonomie restante, notre utilisation d'énergie euh, si on on peut voir là, comment est-ce qu'on utilise notre énergie puis ça va nous apprendre à peut-être lever le pied un peu euh, à accélérer moins vite, à freiner mieux ça pour récupérer de l'énergie ça va nous coacher un peu comme on pourrait dire pour mieux conduire l'auto pour rallonger notre, notre autonomie au bout de la ligne euh, finition intérieure La finition est vraiment de, de belle qualité, j'ai pas rien vu qui accrochait à l'oeil, c'est vraiment bien fait, il euh, y a beaucoup d'espace pour les passagers avant, les passagers arrière, euh, seule chose j'ai trouvé un peu bizarre pour une voiture qui est quand même une voiture familiale, je parlerai une Soul, mais après ça ma femme m'a fait remarquer que la leaf fait pareil, il n'y a pas de, de porte-gobelet en arrière. J'ai trouvé ça un peu bizarre, une voiture qui est faite pour traîner des enfants, des choses comme ça. Il y a des portes-gobelets en avant, mais en arrière, il y a pas d'accoudoir central avec des portes-gobelets inclus, où ils n'ont pas mis de ouais. porte-gobelets n'importe, ou il y' a pas de porte-gobelets disponible Mais là, je dis « Ah, c'est bizarre, là, là, là, Puis là, ma femme elle me dit « Ouais, mais notre lit fait pareil. OK. <rire> » Il y a modèles, c'est comme ça. Mon auto-pond de voiture est électrique, mais, euh, mais je n'ai pas de porte-gobelets non plus... Euh... Alors ah rien rien donc. Dans ta 3 Non. Ouais mais tu tu as un accoudoir central, tu devrais des porte-gobelets caché dedans, non, non. Hein J'ai rien dit ça. OK, j'ai pas remarqué. J'ai pas je remarqué quand j'ai fait la Mais c'est rage, je me suis en arrière dans une auto aussi. <rire> Normalement, je me sauve là, mais ça vaut pas loin quand tu es tout seul dans une voiture et que ça soit ouais. ouais. Mais bon, euh, <rire> côté moteur, euh, ben il y a un moteur électrique, hein, un seul moteur, euh, 109 chevaux, 210 livres-pied de couple. Donc, c'est une voiture qui est nerveuse, qui va vous donner des accélérations assez intéressantes, comme toute voiture électrique. Hein, Martin, tu le mode écho de la Leaf, puis ça peut décoiffer un peu. Oui, sur c un c coin de rue, ça surprend c'est pas plate. Ouais. Non. Euh, donc, l'énergie fournie par une batterie euh, lithium-ion de 27 kWh, euh, recharge ben, euh, sur une prise sans, euh, 110 volts, une prise régulière de maison. Là, ça va prendre 24 heures pour obtenir 100 de la charge. Là, je parle toujours si votre batterie complètement vide. si votre batterie est à 50 ça vous prendra pas 24 heures, ça vous prendra à peu près 12 heures. Euh, donc c'est à peu près ça. Par juste pour vous donner un, un exemple, euh, j'étais quand j'étais chez mon père avec euh, la Leaf, ben j'ai l'ai branché sur le 110 puis euh, on était à peu près à était à quoi 10h, 11h 11h mettons de l'après-midi, il me restait une, une quarantaine de kilomètres d'autonomie, je pense, une vingtaine de kilomètres d'autonomie, puis elle me disait que la charge serait finie à 2 heures du matin. Fait que... <rire> fait que je pouvais pas décider de repartir tout de suite, mettons, c'était long. Donc, si vous achetez une voiture électrique, le 110 volts, le 120 volts, c'est pas une option. Euh, ça vous prend absolument une borne 240 à la maison si vous voulez pouvoir vivre avec votre voiture. Euh, sur le 240 volts, on parle d'environ 4 heures pour recharger une batterie. Euh, puis si on parle de la, de la borne euh, de rapide à 440 volts la, la Soul électrique utilise le même type de, de chargeur que la Leaf c'est un port Chademo Euh, c'est pas le SAE Combo, je pense, qu'il est l'autre que GM utilise, puis que ouais, c'est pas mal les seuls, hein, GM. Ouais. Ça, c'est un, un chat démo. Euh, 440 volts, mais l'on peut charger 80 en un peu moins de 30 minutes. Donc, 15 à 20 minutes, alors allez okay. à 80 de votre charge, puis vous êtes capable de repartir pour un autre 100 km à peu près, puis recharger un peu plus loin si vous avez besoin. Euh, comme je vous disais tantôt, si vous achetez un sol électrique, <rire> bien... prenez-en un avec le le Porsche à démo, vous allez vous allez être gagnant sur euh, sur le, le long terme. Euh, comportement routier, la j'aime ai, beaucoup Malif, j'aime beaucoup le, le, le confort et le comportement de routier de Malif, mais la Soul est un petit peu supérieure. Euh Pourquoi, même en mode éco, les accélérations sont un peu plus euh, franches, est un petit peu plus nerveuse même en mode éco. Euh, la Leaf sur, sur le mode éco, a perd toute envie de vivre. Euh, tu as l'impression que, que sur ces derniers milles, c'est vraiment pas... T'sais, tu ne te mets pas en mode éco si tu as le goût de dépasser ou il faut que tu décolles vite d'un stop parce que personne ne te laisse passer. Là. Euh, tranche de vie. Mais, euh, tu enlèves le mode éco et là, tu y vas. La Soul va quand même être nerveuse en mode éco. Le mode, après ça, on a le D normal, qu'on qu va mettre en mode D son si est sur l'autoroute, des choses comme ça. Puis il y a le mode B qui est le mode plus agressif de récupération d'énergie. Euh, le B est aussi euh, agressif que celui de la Leaf, peut-être même un peu plus. Euh, mais c'est une voiture qui est plus nerveuse, une voiture qui a un comportement un petit peu plus sportif euh, que la, que la Leaf. Euh, puis le confort, c'est aussi euh, c'est à peu près la même chose. Euh, dans, dans mon article, j'ai comparé la Soul à un, si la Leaf puis une Chevrolet Spark aurait eu un, un, un enfant. Tu as le confort de un puis tu as la vivacité de l'autre. La Spark, si, si vous avez déjà essayé une Spark électrique, là, vous savez que c'est... Euh, C'est autrement nerveux aussi c'est une petite voiture sport dans l'homme euh, ça décolle en mode sport là, ça ça arrache presque l'asphalte. c'est vraiment impressionnant donc c'est un peu la sauce c'est un peu un mix de ça. c'est le confort l'espace d'une leaf avec euh, la vivacité d'une euh, d'une chevreuse sport fait que j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant c' c'est vraiment la voiture la plus amusante à conduire. Là, je parle pas de Tesla Model S. Ce pas dans la même catégorie. On la comparera pas ça se compare pas. Euh, autonomie. Ben, Kia annonce euh, 160 km d'autonomie sur une pleine charge. Euh, moi, j'ai réussi. Euh, je suis parti à un moment donné. J'avais 150 km au départ. J'ai fait un trajet total de 120,5 km. Euh, Puis, quand je suis revenu, J'avais une autonomie restante de 49 km Donc, c'est autoroute, un petit peu de route et tout ça. Conduire comme je conduis ma livre, donc en faisant attention. Euh, donc, si je fais mes calculs, j'aurais pu avoir une autonomie de 169 km Donc, oui, ça se fait. Ceux qui pensent que ça se fait pas, oui, ça se fait. Euh, c'est faisable, mais faut apprendre à conduire correctement. Une voiture électrique, ça veut dire... C'est pareil comme, con, comme conduire une voiture à essence. Mais une voiture à essence, la, la jauge à essence descend moins vite parce qu'on a quand même ou 400 km d'autonomie avec un plein d'essence. Ça fait qu'on s'en aperçoit moins. Mais si vous conduisez comme Mario Andretti avec une voiture à essence, vous brûlez plus de gaz avec une voiture électrique. Vous utilisez plus d'énergie. Vous allez rouler moins longtemps. C'est juste plus apparent sur une voiture électrique. pour juste apprendre à gérer notre énergie un petit peu mieux parce que vous allez rouler comme Mario Andretti mais moins longtemps. Euh, fait en, en général là, personnellement à date euh puis là non comme je vous ai dit pas de Tesla Model S, j'ai pas essayé la i3, j'ai pas essayé la i8, j'ai pas essayé la Smart euh électrique, j'ai pas essayé la e Miiv, mais la e Miiv bon c'est quand même une bonne voiture électrique mais je pense qu'elle est dépassée De, par beaucoup d'autres voitures aujourd'hui. Euh, D'après moi, la Soul, c'est la meilleure voiture électrique abordable en ce moment en étant un tout. Euh, elle, a, elle a un peu plus d'autonomie que la Leaf. Elle a un peu plus d'espace total que la Leaf aussi. Euh, on a quand même cinq passagers quand d'autres voitures ont peut-être quatre passagers. Ça. La Leaf aussi a 5 passagers. Mais la, la Soul électrique est vraiment Euh, une voiture réussie, c'est une voiture qui euh, va vous rendre de fier à service, le seul problème que je peux trouver, puis j'ai fait un top 5 aussi de voitures électriques euh, que j'ai mis sur Kijiji, si ça vous tente d'aller voir la Soul, je l'ai mis deuxième même si, à mon avis la conduite de la Soul est plus inspirante, c'est plus quelque chose qui va peut-être attirer quelqu'un qui veut une voiture plus réactive puis tout ça, puis euh, puis ça ressemble aussi une voiture ordinaire, cest la... la... La Leaf elle a un look différent. La Soul est identique à une Soul à essence, donc c'est moins extraterrestre peut-être pour certaines personnes, euh, mais c'est sa disponibilité. Je dire, si vous en voulez une, il faut mettre votre nom sur une liste d'attente puis vous allez l'avoir présentement, peut-être cet hiver, si vous êtes chanceux, ou à l'automne. sont difficiles à avoir, Euh, qu'il y a en produit mais elle les distribuent un peu partout au compte-gouttes, mais en quantité égale pour genre rendre tout le monde heureux. Mais ça fait qu'il n'y a pas nécessairement autant de saules qui rentrent au Québec, euh, qui en rentrent peut-être ailleurs. Puis au Québec, on le sait qu'on commence à être pas mal amants de la voiture électrique parce qu'on a l'infrastructure qui apparaît et ça, puis le monde sont plus en plus intéressés. il ouais. en rentre pas assez au Québec pour euh, le nombre de saules qui qui seraient vendues s'il y en avait plus. Il y a des gens qui sont sur des listes d'attente pour une seule qui ont juste cancellé leur commande parce que ça fait trop longtemps qu'ils attendent. Puis il y a des gens qui attendent depuis moins longtemps parce que dépendant du concessionnaire qui ont été, ils l'ont eu plus vite que du monde qui sont sur une liste d'attente depuis plus longtemps qu'eux autres. Fait que ça ça fait un peu de frustration pour certaines personnes. Là. Euh, mais si vous en voulez vraiment une, là, allez, mettre votre nom, allez mettre votre nom sur une liste d'attente puis euh, soyez patient. elle avoir rentré un jour puis je suis certain que si vous êtes prêt pour une voiture électrique là, ça c'est toujours le fait d'être prêt pour ce type de voiture là vous allez adorer votre saute tous les gens que je connais ou que j'ai entendu parler qui en ont une l'adore c'est de l'avoir qui est plus peut-être un problème mais côté voiture électrique c'est une c'est une merveilleuse voiture euh, t'as-tu eu la chance de l'essayer la saute au Martin? Oui, je l'ai essayé. Euh, je suis euh, pas mal d'accord avec tout ce que tu dis en fait, euh, c'est une très belle rétrospective, moi aussi je trouve que c'est une excellente bagnole, à un moment donné c'est une question de goût, de choix, de look puis de quelles caractéristiques qu'on aime plus ou moins dans une voiture qui nous permet de, de trancher entre la Leaf la, la Soul puis tout ça, mais effectivement un petit peu plus d'autonomie, conduite fort agréable, puis euh, à ma connaissance et puis euh, c'est sûr qu'elle qu'à ces 2000 membres là, on, a, on en a du monde sur a des autos électriques euh j'ai je connais personne qui a été déçu de de sa soul donc euh, c'est effectivement c'est son problème c'est la disponibilité puis la la non cohérence de disponibilité en fait du moins apparente là entre les gens que ça fait six mois qu'ils sont sur une liste d'attente puis d'autres que ça ils l'ont demandé il y a 3 semaines peut-être arrivé tu sais. que c'est ça ça choque <rire> des gens tu as raison de dire que beaucoup de gens Euh, en fait ça le fait vendre beaucoup de Leaf <rire> parce que les gens se année puis ils regardaient les gens qui qui, qui se roulent en, en Nissan qui en avaient sans trop de problèmes puis à un moment donné ils se tanaient puis euh, le désir d'avoir une auto électrique euh, primait sur celui d'avoir à, à tout prix une Kia puis euh, les gens faisaient le switch là. mais excellente voiture moi aussi je pense que c'est un move quand, pour les gens qui sont prêts là, un peu comme la Leaf c'est un move assez safe ouais j'ai hâte de voir euh, un la probablement la prochaine génération de saules électrique va probablement faire comme les autres, avoir un peu plus d'autonomie. Euh, Puis j'ai hâte de, tu sais, qu'on rouvre les vannes, là, qui en rentrent de la saule, ils vont, d'après moi, ils vont en vendre pas mal. Parce que la saule, la saule à essence se vend bien au Québec, là, il y en a, il y en a une tonne et sur la route, là. Moi, j'en vois beaucoup. Fait des gens qui vont, tu sais, aller vers la saule électrique, à un moment donné, ils vont en avoir là-dedans. Ça, ça marche pour plein de gens qui travaillent pas nécessairement super loin de la maison que c'est une, une excellente voiture pis avec les, les infrastructures que, les infrastructures qui s'en viennent ça va intéresser de plus en plus de monde fait que yeah. si vous étiez ouais oh non je, je suis d'accord avec toi fait que si vous étiez intéressé euh, qu'on continue à l'aide c'est une une excellente voiture vous serez pas déçu donc là dessus on va terminer messieurs euh, si les gens veulent vous rejoindre comment font-ils cela jean françois Sur Twitter, à Et toi, Martin? Martin, avec, a v -E Parfait. Puis sinon, le site de l'AVEC pour toutes questions, euh, s'ils veulent aller faire un tour... Euh... Euh, pour aller dans un événement de voiture électrique ou même, euh, vous avez un système de, de parrainage là, pour aller essayer des voitures. C'est de vos membres qui mettent ouais. leurs voiture disponible Ça, je trouve ça vraiment C'est gratuit, puis euh, les gens choisissent en fonction du type de véhicule qu'ils veulent essayer de leur région. Donc, quelqu'un pourra dire, moi, je suis dans la Naudière, puis je vais essayer euh, une Leaf, puis je vais essayer une Kia Soul. Et c'est des bénévoles de la région qui leur font essayer. L'avantage, euh, en fait, il y en a plusieurs, mais les principaux, c'est que ça coûte rien, Ce pas un vendeur qui vous le fait essayer, c'est un vrai utilisateur donc qui est capable de vous parler des bons puis des mauvais côtés. Puis euh, de vous parler de façon tout à fait euh, détachée dans le sens où euh, personne ne fait de l'argent si par la suite vous choisissez un modèle plutôt qu'un autre. Ça fait que c'est le fun, c'est gratuit, c'est accessible. Ça fait que juste aller sur notre site, euh, dans notre dans notre euh, section sur les essais euh, routiers, le parrainage, et puis on va euh, prendre ça en charge puis vous aider. Ah, Quelqu'un va s'occuper de vous. Parfait. Et euh, moi, si vous voulez me rejoindre ben, sur Twitter, c'est à Scalazormo. Il y a aussi le compte du Podcast Auto qui est à Podcast Auto. Euh, il y a aussi, euh, on a une page Facebook qui est Podcast Auto. On a un site internet qui est podcastauto.ca. Puis vous pouvez me lire sur euh, le blog de Kijiji à frkijijblog.ca dans la section euh, véhicule euh, Il y quelques temps, je vous parlais qu'on allait être diffusé à Radio H2O. Ça s'en vient. Euh, on devrait être euh, notre première diffusion devrait être vers la fin du mois de septembre. Je vous avertiré vraiment le, comme l'émission avant. Euh, il va peut-être avoir un petit peu de remaniement, de le, pas de la manière que l'émission est faite, parce que ça je veux la garder comme elle est là, euh, peut-être que du monde qui va être déçu, mais <rire> je vais la garder comme elle est là mais peut-être changer un peu les thèmes ou rajeunir un peu le thème, là, parce que ça fait comme depuis euh, plus que ce qui devrait être une saison, que j'appelle encore ça la saison 2, on aurait peut-être passé à saison 3 à un moment donné, fait peut-être qu'on va faire ça en même temps pour euh, pour la radio qui dit saison 3, dit nouveaux thèmes et choses comme ça, donc euh, je vous tiens au courant euh, j'ai parlé avec les gens de Radio H2O, il me semble qu'ils m'ont dit 21 septembre, mais je vous donnerai les dates exactes sur sur la prochaine émission là, peut-être même que ça va être la prochaine qui va être diffusée, fait que vous le saurez en même temps que tout le monde. Mais bon, on est organisé maintenant. Donc là-dessus, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette nouvelle émission du podcast Auto. J'apprécie grandement que vous preniez de votre temps pour pour nous écouter. Puis je vous dis ben à à la semaine prochaine, bye tout le monde. Bye.